Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 242e des émissions! Ouais ouh ouh Nous sommes le mercredi 11 septembre. Un oui. commentaire? In memoriam, ça euh, fait euh, ouais, 13 ans. Et Non, oui. 20, 23 ans. Et deux tout tours. À fait. Et en hommage aux deux tours, et bien vous devrez en passer quatre de tours bon, pour gagner des émissions aujourd'hui. Très très bordeur. Mais qui, <rire> qui va. ouf. Pouvoir remporter cette émission 242. et eh bien, je vais présenter les candidats et les candidats tout de suite. La première a une friche sur la tronche. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Euh, euh, tout à la fait. Un bonheur finalement frigien. Oui. C'est Alix. Bonjour Alix. Bonjour. Euh, ça va? Voilà. Frigement bien. Ah frigement. Oh. <rire> <rire> C'est ringard ça. Tu bosses le marketing chez Oasis toi, non <rire> Tu peux signer toutes tes mails comme ça maintenant. Frigement Frigement Je sais pas comment ça sera pris. Mais. Euh, Mais ouais. es, Est-ce que tu es amoureux, en j euh, ouais. ou pas encore euh, Non, parce que j'ai pas encore vu le. Le. le... Attends, le je peux refaire ma photo J'ai pas encore euh... vu le documentaire. Ah. Qui passe actuellement alors que nous enregistrons donc euh... merci de passer pas a mis magnétoscope demain ça sortira. Tu crois que les gens ils vont t'envoyer un message Oui. Alors genre à la fin, la flamme elle s'éteint. <rire> voilà, fin de l'histoire. Oh. Oui. Rien nous à dire. Frigement vaut. Merci. <rire> à côté non, de toi. Non, c'est triste, c'est ah oui, mais voilà. Donc tu t'es demandé 40 <rire> fois ton avis, t'as pas parlé, et là je passe à la suite et tu dis quand même que ta réponse très bien. Oui. À côté de toi, nous avons quelqu'un de terrible, c'est Terry! Oh Bonjour oh Terry! Oh Ça oh va? Ça va, merci! Je te remets ton micro droit devant ta bouche! C'est moins long qu'avant les descriptions! Ah. Ah. Oui, parce que j'ai déjà préparé! Ah. ah oui! Ça va, Terry? Ça va, c'est la rentrée, je cherche des nouvelles activités à faire! Donc, si vous avez un club de puzzle, une grand-mère sénile avec qui faire du scrabble! Oh waouh, wow, Écrivez-moi! Mais je cherche un appartement aussi! Sur Paris! <rire> ah oui d'accord, c'est le bon ah point oui. maintenant enfin, alors, euh... je Non mais si... écrivez-moi, pas sur Paris mais... Écrivez-moi sur quoi Sur Mastodon et sur et oh, Si les gens veulent te contacter parce que Mastodon, il n'y a personne euh, TikTok, Terri ah, Instagram voilà. et eh ben je reviens oh. sur toi juste derrière Mais puisqu'on parle de TikTok, je ne peux que me tourner vers Anna Bonjour Anna. Bonjour. Bonjour Anna Bonjour Anna Merci de ne pas m'écrire pour vos demandes de ban De problèmes avec l'application Je m'en bats les steaks et je, <rire> je ne peux rien faire voilà. M'en parlez pas <rire> Je ce que chez pas. TikTok et que ça fait trois voilà. mois que j'ai été viré pour nazisme mais que ça toujours pas récupéré mon compte je, je suis sur le coup, pour le coup, parce bon. que ça, c'est important. Merci. <rire> Donc, ça euh, Bah, Écoute, tout va bien. Moi, j'adore faire des, des émissions. C'est un peu le goal de ma vie. Et là, je, j'exulte. Et c'est la seule chose qui pouvait me sortir de ma nostalgie oh, <rire> bon. Et toi, Thierry, à la g Qui sont cons. Alors moi, j'étais parti pour boycotter à cause de ce que vous savez. Et ça, ça a mal tourné, Total. en fait. Moi, je, je, sais, sais, ça, moi, <rire> je sais pas. Moi, je sais pas. Ça a mal tourné à cause de... Non, non, mais pourquoi t'as voulu bollicoter C'est la mascotte, non La ouais. mascotte, trop moche. <rire> <rire> oh à cause du logo euh, de coiffeuse, là. Ah oui, ça, ah, j'aime pas, oui. Ça, ça euh, estanguille. Jeux olympiques. Les... Jeux les... les jardins ouvriers, vous vous souvenez des jardins ouvriers de Saint-Denis qui ont été bétonnés pour faire la piscine de Saint-Denis Oui, oh. Ouais mais j'ai vu ah. un super Croatie-Italie là-bas, moi, ça me pose pas de problème. <rire> <rire> non, mais Léon Marchand, ta gueule. Non, ça, c'était à l'aréna. Ouais. Ah la piscine de Saint-Denis, ah ouais celle des plongeons là Ouais Waterpolo Il y, euh, y avait la top de l'autre là du plongeur c'est pas mal c'est vrai Jules Blanc euh, Vu la timeline par contre c'est une euh, parade des émissions du coup C'est pour ça qu'on est là <rire> Est-ce que tu veux dire que les paras sont pas respectés comme les Oli bah, je, je trouve que c'est pas hyper classe mais bon <rire> Pour un mec qui a des principes euh... <rire> Mais j'ai des principes Oui oui, t'as pas beau écouter les JO quand même Non, <rire> c non finalement clair. ça se fait <rire> <rire> Et nous avons enfin notre dernier, notre Tintin, notre Auguste, notre Augustin. Bonjour oh Augustin salut. salut Ça va Ça salut va et toi Gugus. Oui, et ça vous va Tintin. Et toi alors, euh, ton sentiment par rapport au JO euh, Très bon. Ok, euh, très bon pour changer, très bon. Tu t'es inscrit okay. au goalball à la rentrée Exactement <rire> bien Ah ouais, mal. tu cherchais l'activité et le goalball peut-être Le goal ouais. J'aime beaucoup m'allonger par terre à ouais. Éviter des... <rire> des Des boules euh... qui font du bruit <rire> Oui <rire> on... on passe au cadeau <rire> Allez, on passe au cadeau A gagner, alors à gagner En vrai, Une friche. depuis la fois où je veux faire un blackjack Qui peut-être valait 20 000 euros oh. J'ai pas offert un truc comme ça Je remercie Bastien qui m'a donné ce cadeau, même si je l'écoute pas. Merci Bastien. Et Merci Bastien. à gagner, ce sont des cartes de collection NBA. Oh. Sauf qu'il n'est oh. pas ouvert, le paquet. Oh. Donc peut-être qu'il y a une carte collector qui vaut 10 000 balles dedans. Ça, c'est cest C'est-à-dire, c'est une carte ah. LeBron James Par exemple. Non, c'est une vieille, Bryant, ça. il est mort. Ouais. Ah, ah oui. ouais. Parce ah est mort, euh, coûte cher. C'est un Donc voilà, c'est un petit paquet NBA. Oh. Oups Voilà, Putain, NBA. pour une fois, je Et qu'on va ouvrir à la fin, bien entendu. Ça va être énorme. Bah, le gagnant bah, Et peut-être qu'il vaut ga ça, Le ça ou prend encore gagnant, plus d'argent si c'est pas ouvert. Non, je pense pas bah, parce qu'il faut, faut savoir, savoir ce qu'il y, qu y, y a dedans. <rire> c'est pas transparent <rire> le paquet. <rire> La oui, fiche, bien, la <rire> non, on fait tu vois les collectionneurs qui voient la meuf marrant. qui <rire> vend ça, qui mais vend 1000 balles fait quoi C'est comme, dis, euh, qu il comme les enchères des box aux États-Unis là, ils misent oui. sur ah la possibilité. Oui, oui tu pas. connais rien. Ça serait pas de l'ouvrir maintenant, voir si vous voudrez moi quelque chose Parce que j'en ouvre un à chaque manche. Oh non non non non parce que si je gagne, je veux l'ouvrir moi. Ah oui, il y a le petit plaisir de l'ouvrir quand même. Ah oui c'est clair. Mais pour l'instant, je vous demanderai de la fermer parce que je veux dire les règles du jeu, les règles du jeu. si je gagne, je le brûle. T'as entendu ce que j'ai dit Oh la, t'étais hey, T'es tellement rock, toi. Ça c'est <rire> depuis qu'elle aime la frige, elle a ouais. plus de limite parce que la frige ouais. est ouais. un peu wide. <rire> ah, voilà. merci que... les JO, hein. merci. Hein. Les règles du jeu, on a six manches, on a le tout début. Après le tout début, on a le début. Eh oui, qui a pas fait le tout début ici Vous moi, deux j Je le crois, Augustin. Ouais, moi, ouais, j'ai jamais fait. fait. Euh, Mais j'avais pas début. besoin de ça pour gagner. Et moi, j'avais pas besoin de ça pour perdre. On a le tout début, après on a le début, après on a la suite au terme de laquelle il y a un éliminé, oui, oui. ou une éliminée, ensuite le milieu, puis la presque fin au terme de laquelle il y aura un une ou éliminé. une éliminée, et la fin, les deux finalistes pour les deux finalistes pardon pour remporter le paquet de NBA Hoops Card yeah. Collectionable. Yeah. Three point. En plus, Three je, suis, me, je me suis dit avant de venir, prends pas le cadeau ce soir, tu vas te retrouver avec une merde en plus chez toi, mais là j'ai vraiment, en ah, vraiment envie de Il est gagner, petit en plus, j'ai vraiment envie de le gagner celui Et bien, pour gagner, il faut passer déjà la première manche, et la première manche s'appelle le tout début. Le tout début, c'est une phrase à trous qu'il faut compléter. Je vais dire un texte, à un moment, je vais m'arrêter. À ce moment-là, vous dites votre prénom, vous attendez que je vous donne la parole, et quand je vous donne la parole, vous avez vraiment deux secondes pour dire votre réponse. On réfléchit pas après avoir dit son prénom, je dis... Si vous dites votre prénom, c'est que vous êtes sûr d'avoir la réponse. Pour répondre vous dites votre prénom, vous attendez que je vous donne la parole. Il y a cinq trous à compléter. Un point par bonne réponse. Comme ma mère. <rire> <rire> <rire> un point Ça par bonne réponse. C'est ce qu'elle dit. <rire> <rire> oh mon Dieu. Et on embrasse ta maman Jojo, Joël. J'embrasse ouais, mon frère du coup qui écoute toutes tes oui, émissions. Oui, et qui sera content du coup qu'on parle de sa maman. <rire> Allez, salut Benji. Fernandel. Dont le nom de famille est contendin <rire> et le prénom. Fernand. La Frige. Ah, pardon non. Personne Anna Anna bah, Fernand, Anna. Fernand Un point pour Anna Merci voilà. Je demandé de présenter une carte d'identité ah, ah. en rentrant dans le studio, tu m'as montré ta carte avec Ali, tu t'appelles Ali. Oui. Non, je Antoine, montré. pour le coup, si je si, puis si, me si. permettre, j'avais pas compris que ça allait commencer. Mais c'est fait exprès. Bah du coup non, ça compte pas. Commence coup, un je... truc comme ça. Euh... Après bon, on je parlait pas, pas de Fernandel. <rire> je sais vois pas pourquoi j'aurais parlé de Fernandel. Non mais coup, du coup, ça, euh... du coup, je m'excuse de m'avoir dit mon prénom. Je... <rire> le mec je... chiant dans les soirées. Tu as un, pro... mais euh, un Vous point. Vous savez, Fernandel dans le nom ouais, est <rire> contentin. Mais des fois, il commence ses questions comme ça, il met du contexte et après il pose la question. Fernandel. Dont le nom de famille est Contandin et le prénom Fernand, est né le 8 mai 1930 à. Augustin. Augustin. Marseille. À Marseille, un point pour Augustin, bravo. Je suis concentré, là. je hey. parle pas, mais je suis concentré. Ah ouais, là, oh lolo. <rire> après, après un début sais. de carrière dans le musical, il devient une véritable star du cinéma où il joue notamment le rôle du curé. Augustin. Anna. Augustin avant. Je sais Trop pas. tard, Augustin, Anna. Don Camillo. Don Camillo, un point pour Anna. Ou encore dans le film La vache et le prisonnier où il est accompagné de la vache. Terry. Terry. Rosalie. Non Rosa. Comment s'appelle la vache Anna Oui. Marguerite Marguerite Oui, ah, bah, oui. Ça ah. me dit quelque chose quand tu l'as dit. Ah, moi j'en ai aucune idée mais bon... Euh... Eh, c'est mais... un peu vache comme euh, Rex pour un berger allemand. Quoi. Mais si on appelle bah, si on appelle beaucoup de berger allemand Rex c'est parce que ça vient de la série Rex. Rex. Et si on appelle beaucoup de vaches Marguerite c'est que ça vient du film... La vache et le prisonnier. Tout à fait. Il a également interprété euh, des chansons dont la plus célèbre se nomme. Oh, je le sais en plus. En sachant que si vous ne trouvez pas je vous donnerai le premier mot de la chanson. Et à ce moment-là, faut dire votre prénom parce que ce sera très facile. Terry. Terry. Félicie aussi. Félicie oh aussi là, là, là, Bravo là, là, là, là, là, là, là. Oh là là, dis donc C'est merveilleux, ça. Vous avez remarqué que j'ai fait toute cette question sans jamais l'éditer <rire> tu, tu feras gaffe parce que ton faire Noël ressemble beaucoup à Jean-Marie Le Si, oui, c'est vrai. Ça fait donc à la fin du tout début, 3 points pour Anna, 1 point pour Augustin, 1 point pour Terry, 0 pour Alix. Moi, j'ai tout perdu. T'inquiète. Au tout début. On a fait l'échauffement, on est prêt, on est chaud. On est chaud. On passe au début. Le début, c'est trois questions de rapidité, des questions longues auxquelles plus vous répondez tôt, tôt. tôt, plus vous marquez de point. point. point. point pour Alex. <rire> Pour répondre, vous dites votre prénom, vous attendez que je vous donne la parole, pas le droit de répondre deux fois de suite. Je précise chose. juste pour les auditeurs parce que j'ai reçu deux messages comme ça. Non. Quand je dis un tôt. point pour telle personne parce qu'elle dit tôt, ce n'est pas vrai. Je ne donne pas un point à la oh. là. Oh. Moi j'adore l'idée qu'il y a des gens qui sont tellement. Tu est... ah ouais, mais mais donnes vraiment des points à Non, je ne donne pas des points ici. C'est la culture qui avant est avant tout ah oui. <rire> Et c'est pour ça que je vais vous demander tout de suite ce que collectionne pour 5 points un servalobélophile bellophil. Terry. Les étiquettes de bouteilles de bière. Précise oh, oh ta non. réponse Les capsules de bière C'est une mauvaise réponse <rire> August, August, Augustin Les étiquettes de bouteilles de vin Non Que collectionne un cerveau bélophile Je peux dire un truc qui après pas ça à la suite de toute façon non Non mais sinon je peux passer sans que tu dises quelque chose hein. Parce qu'après si tu dis quelque chose tu perds la le... parole truc. pour les 4 points Vas-y oui, Di dis, dis un truc Vas-y dis un truc non, non. Oui. Les étiquettes de canettes de bière Non Que collectionne un pour quatre points qui est proche des tégestophiles mais dont la passion est plus précise que ces derniers. Alors, ça <rire> Tégestophiles mais... Donc on cherche le, ce que collectionne un qui est proche des tégestophiles mais dont la passion est plus précise que Moi, pour ces derniers. je suis un peu bloqué sur la bière mais on dit un zytologue pour l'analyste du bière euh, donc c'est mmh. la zytologie pour la bière donc ça doit pas être lié à la bière. Servalobélophile Servalobélophile. Servalo ça, Cervalo Cervalo, ça <rire> fait un comme serbaliance. Un peu, oui, tout à fait. <rire> Je pense que ce serait donc les étiquettes d'assurance. C'est quoi, c'est rebaliance C'est pas assurance. des, c'est pas des. Ah ouais Je crois, ouais. Je pense ah que non non, c'est les laboratoires, non C'est un truc de ça. C'est une euh, oui, ouais. de son. Alex la frige. Collectionneur ouais. de flacons. Alex la flacon. <rire> frige. Je le dis dans ce sens-là comme oui, ça tu bon. acceptes. Ah oui, tu un dire le... collectionneur de euh, capsules de champagne. Non, frigement. <rire> <rire> tu finis pas tes interventions par frigement. <rire> J'ai jamais vu Alix au sang aussi précieuse en train de se toucher. C'est dommage que ce pas vidéo parce que là elle arrête pas, elle se caresse la frige. Les... Fais attention en disant ça, les, ça les gens ouais. peuvent penser à autre chose. Non, la frige, parce que. pour Caresse la frige. <rire> <C 'est rire> caresse toi la frige. Le <rire> mec <Caresse rire> qui rigole pas, c'est le gars qui depuis le début est pensé avoir la bonne réponse. Un cervalo qu'est-ce que ça peut-être Terry, les sous Il ah, collectionne les sous 4 points, points pour... Les sous bocks de bière. Il n'a il il pas, pas déjà parlé pour les 4 points, lui mmh. Non, mmh. non, quelqu'un... a pris, je vais récupérer. Puisqu'il collectionne uniquement des un des objets, souvent en carton, qui est en relation avec la consommation de la boisson que nous cherchons, puisque cet objet sert à protéger la table des marques réalisées par un verre de bière plein, vous en avez tous devant vous. Oui. Gardez vos bières, puisque ce sont des sous bocks la désémission. Et sachez que c'est la rentrée, c'est la fête à tous les cervellobélofilles qui nous écoutent si vous envoyez un petit message euh, en privé euh, sur le compte Facebook ou Twitter ou Instagram de la démission et eh bien on vous en enverra 4 et wow. il ne donnera pas de Mais... points supplémentaires pour cela non plus voilà. non plus non. Voilà. si vous envoyez une photo de vous avec une friche il y en aura... on en envoie <rire> 8 <rire> okay. et si vous en demandez deux, vous en aurez deux. <rire> Et si vous dites que ton émission c'est de la merde, vous en aurez pas. Voilà. C'est comme ça. Mais c'est pas cool. Mais c'est pas sympa. Mais bon, c'est pas, pas de Ça fait l'engagement. Bon ça bon. fait donc 4 points pour Terry, 5 oui. points en oh. 3 pour Anna, 1 pour Augustin, 0 pour Alix. Que... Je t'ai mon petit. Ça pas envie de perdre tout de suite. Deuxième question. Dans la désémission numéro 240, pour 5 points, dans la désémission numéro 240. Oh. On avait parlé du 47e Super Bowl qui a vu s'affronter deux frères comme entraîneurs. Mais il y a eu une autre particularité de cette finale qui s'est déroulée le 3 février 2013. Donc dans la démission de 240 il y a un mois, on a parlé wow. du 47e Super Bowl qui s'est vu affronter deux frères qui étaient entraîneurs des deux équipes. Mais il y a une autre particularité de cette finale qui s'est déroulée le 3 février 2013. Pour 5 points, laquelle On a eu exactement le même match avec le même score. Non, mais par rapport à quoi bah, Genre la même affiche. Mais le même score avec non, non mais de la je de la même de la même finale la fin de la fin la finale. la première ah, on la première on la dit dans la fin de mais... oui. ah, la fin de la fin de la fin la Eh ben, me faites pas trop chouer, parce que c'était une époque où je me m'attaquais tous les play-offs de NBA. de, NBA, de, NBA. <rire> de, de PGA Tour. Euh... C'est je... Lance les... Armstrong, <rire> euh, il était trop fort. Elle avait toutes les cartes de golf. Euh... Dur, euh... ah, en 2013, est-ce que... Euh, non, j'imagine... Euh, autre... ca... Par contre, <rire> on va attendre que <faire> quelqu'un répond, <rire> madame. Non mais, non, mais je réfléchis <rire> à voix haute, mais oui. Nous avons parlé du 47e Super Bowl, donc le 3 février 2013 pour 4 points. Cette particularité en déroulée pendant le 3e quart-temps. Anna Oui. Ah, attends, si personne répond sur les 4 points, oui, tu peux répondre. Euh, euh, Vas-y, va, moi j'y vais. Augustin, il n'y a eu aucun <rire> point de marqué point un troisième carton Non. Anna, tu peux répondre si tu veux maintenant. Le troisième carton Oui. Il y a eu un ice de kicker Qu'est-ce que c'est que ça Bon, bah laisse tomber. Non, mais eh peut-être que, peut peut que moi j'ai pas le terme. Non, c'est pas ça. Non, pas ça. Si tu non, mais dis-le nous. Le rise, allez, ben, le, allez. le rise de kicker, c'est une phase de jeu qu'on arrête spécifiquement et c'est là que le tournant du match a eu lieu. Ah. Et je sais pas si c'était en 2013 ou ailleurs. Non, c'était 2016. Il y a eu un striker, une personne nue qui a couru sur le terrain. Non. Et oh. c'était Tom Brady. Oh, wow. <rire> oh. Cette euh, particularité euh. s'est en déroulée pendant le troisième quartier. C'était quoi ce « oh <rire> » J'essaie de réfléchir à ce que je pourrais dire pour répondre. Pour trois points. Alix ah, Lafrige. Oui. Il y a eu une égalité parfaite. Non. Anna, <rire> oui. je peux redire à quatre points Il y a eu une interruption du match. Oh <rire> Précise ta réponse. Il y a une interruption Pourquoi du match pour météo, genre, et du coup le match a ouais. dû être arrêté et il a mm. pas repris tout de suite, voire euh, bien plus loin, <rire> genre euh, parce que je sais que c'est vraiment des petochars aux US, donc quand il y a des très gros, gros réponse, orages, ils arrêtent <rire> les matchs genre réellement, préciser. mais genre ils peuvent arrêter le match. Non. Okay. Alix. Il French. a attendu. Oui. Tout pour il y a eu une interruption <rire> du match pour cause de coupure <rire> d'électricité. 4 points pour Alix. Oh la <rire> oh la. 4, ah, oh, euh, 4 points pour Alix. Ah, c'est con. Bien joué, Alex Merci. 4 points pour Alix. C'est une belle eu, passe dé. Pendant 22 minutes, des, je... ouais. il y a eu une coupure d'électricité. Euh, ouais. Pendant 22 minutes, et le match a été arrêté, lui, 34 minutes. Ça, ça me rappelle quelque, quelque chose. Ça. Ça te rappelle quelque chose de c'est vrai. C'est vrai. Ta première des émissions gagnées où oui. il y a une coupure d'électricité. Elle est la pas sortie. La seule auquel j'ai participé. C'était d'ailleurs le dernier indice de la fin de la question. Et, oh, cette ouais. finale était appelée, donc était surnommée le blackout bowl euh, puisqu'en effet c'était une coupure d'électricité. Je remercie Vincent, notre auditeur et néanmoins candidat de la désmission. Merci Vincent. Euh, qui m'a dit ah bah c'est marrant, euh, je pensais que tu allais parler de ça pendant cette finale et pas du fait qu'il y a deux frères qui étaient entraîneurs, donc Warwing. voilà. Donc Tu avais coupé <rire> parce que je ne l'ai pas entendu alors. Que J'écoute toutes les émissions. Bien sûr, Alix. <rire> oui, oui, juste pour avoir une valide. question. Après la deuxième question, on a 5 points pour Terry, 4 pour Alix, 3 pour Anna et 1 pour Augustin. Pour 5 points, que trouve-t-on à l'angle de la rue de Rivoli et du parvis de l'hôtel de ville de Paris Augustin. Augustin. On a un compteur de vélo sur la piste cyclable. <rire> Anna oui, C'est vrai. C'est vrai, mais c'est pas ça. Vrai. Anna Oui. Euh, l'hôtel de ville Terry. Non. Terry. Le plus vieux carrousel de France. Ah, C'était vrai tout ce que vous me dites, hein, mais c'est pas ce que Anna, je Anna, oui. le BHV. Non. Que trouves-toi à de la rue de Rivoli et du parvis de l'hôtel de ville de Paris Un Alex. passage piéton. Non. Anna Admir. Un métro Non. Augustin, le plus vieux candélabre de Paris Non. Thierry, oh. qu'est-ce qu'il a candélabre pour les gens qui ne le savent pas euh, C'est un réverbère. Un Merci. C'est un lampadaire, vraiment. Alex, la non, frige. Thierry non, Thierry l'a dit avant. Thierry. Un Vinci à 11,40€ de l'heure. <rire> <rire> À l'angle de la rue de Rivoli et du parvis de l'hôtel de ville de Paris, pour 4 points. Sur la façade de ce bâtiment, plus exactement. Anna Anna. Une horloge Non. Bah, on en voit une, Oui, mais c'est pas ce que je cherche. Sur la façade de l'hôtel de ville, ouais. à l'angle de la rue de Rivoli et du parvis de l'hôtel de ville, il y a. Terry. Terry. Il y a une des traces de la fois où l'hôtel de ville il a brûlé, oh c'était une histoire je vous raconte pas. Alors, parce que, raconte que les mecs avec... ils étaient là depuis 40 jours <rire> dans l'hôtel de ville, <rire> non, non, non. on leur dit il faut sortir ils sortent pas, on leur dit on va vous tirer dessus ils sortent pas, mais, attends, mais coups, tu <rire> <rire> <rire> c'est après la commune que l'hôtel de ville a été incendie non je suis pas sûr <rire> c est... C est... <rire> une histoire mon vieux une histoire <rire> c'est pas ça du coup Que trouve-t-on à l'angle de la rue de Rivoli et du parvis de l'hôtel de ville de Paris sur la façade de ce bâtiment, plus exactement pour trois points, une plaque expliquant la raison de la présence de ce que nous cherchons, qui <rire> n'a pas de but décoratif. Augustin. Oui. Il doit y avoir un trou dans la façade pour mettre une potence et pendre les gens. Il y a eu j'ai oh. pied de <rire> potence. Non mais il y a un truc comme ça, je pense. Non, c'est pas ça. Ah, il y a une plaque qui explique ah. en fait la raison de la présence de ce que nous cherchons et Ce qu'on ce qu cherche, ça n'a pas de but décoratif. Pajan, euh, il est mort euh, est en résistant à la guerre et tout ça. quoi C'est utile. Hein. Ça, oh non, ah ça non, a été utilisé, à mon avis, mais... Ça n'a pas de but décoratif. C'est un but explicatif, donc. Non. non C'est la plaque qui est utile pourquoi il y a un truc. Anna Il oui. y a une plaque avec écrit Hôtel de Ville de non. Paris. <rire> <rire> Alors, Thierry, il <rire> y a une, une flèche euh, carte d'identité à gauche et permis de <rire> courir à droite. Anna, il oui. y a une plaque pour dire euh... J'aurais adoré faire cette question, vraiment. Je dire, il y a C'est un peu la même chose. Il y a -y. une plaque euh, avec les deux adresses, genre entrer à telle adresse et entrer à, à telle adresse. Non, non, non, trop différent. Très nord. Alix, la friche. Oui. Euh, il y a marqué y a au sol, comme à la Bastille. Des petits... Euh... Des petits picots. J'adore comme elle mime picots. ses réponses dans un podcast. Pour qu'il montre comment c'était avant la forme de l'hôtel de ville. Non, Terry. Oui, Terry. Il y a euh, l'emplacement des guillotines. Non, que trouve-t-on à l'angle de la rue de Rivoli et du parvis de l'hôtel de ville de Paris sur la façade de ce bâtiment plus exactement Une plaque expliquant la raison <rire> de la présence de ce que nous cherchons s'y si trouvant. Ce qu'on cherche, ça n'a pas de but décoratif pour deux points, mais plutôt commémoratif. Oh bah Anna, oui. c'est une plaque au euh, hommage aux résistants fusillés euh, sur la place de l'hôtel de ville Non, puisque ces traces historiques sont présentes depuis le... Terry Oui Il euh, y a des impacts de balles Deux points pour Terry, il y a des impacts oui. de balles Oui, c'était lié à la résistance J'en ai marre, j'en ai marre, ça ouais. fait deux fois que je me fais niquer ouais. quand même hein. Alors que ce que je dis est quand même relativement pertinent et non, mais il Mais fait... relativement Anna tu m'as répondu que la réponse c'était une plaque, alors que en indice de 3 points, je te dis que c'est une plaque. Il y a une plaque non. qui explique. Il n'y a pas une plaque qui va expliquer qu'il y a une plaque. Oui. Voici la plaque qui a été plaquée. C'était pas clair, mais j'entends, j'entends. Non, en fait, ce qui c'est le 20 août 1944, quand les résistants ont occupé l'hôtel ouais. de ville de Paris pendant 3 jours et 4 nuits, les Allemands sont arrivés, donc il y a eu des combats et il y a des traces de balles. Et si vous passez devant l'hôtel de ville de Paris, on voit encore les traces de balles qui ont été laissées ouais. volontairement sur la façade. C'est Quand est-ce que tu l'as vu, ça Non, c'est pas dur j'étais avec toi. Ah bon À l'hôtel Tu t'as vu qu'il y avait des traces mais de. Balles. Toi, oui, mais oui, mais toi, tu regardes. Regarde-moi Moi, j'ai regardé, il y avait écrit Paris 2024, les grands écrans Et voilà. voilà. Mais, mais derrière est... l'histoire. Alors que j'y suis allée pendant un les moment. Quand même, la hein. grande histoire dans la petite histoire, a plus personne là. Mmh. Bah, non. Frigement, que dalle. J'y retournerai avec mon bonnet friche pour enquêter. Inspecteur friche. Inspecteur friche. Et puis voilà, inspecteur, la friche, t'as Oh, oh Il y a 7 points Quand Ouh. Alex en a 4 Anna en a 3 Et Augusta en a 1 Grâce à Marseille Tu vas te refaire tu vas J'ai moins de points Que d'un pack de balles Dans le tel de ville Il a pas dit qu'il y en avait bah, Il y en a en... plus qu'un je pense oui, <rire> <rire> non, Il y a juste un gars qui a tiré plus. Mais en fait il, il nettoyait oh, son arme <rire> Il est temps de passer A la suite La suite, c'est trois listes dont il faut trouver les réponses sauf la plus évidente. Un point par réponse trouvée et un éliminé à la fin de la manche ou une éliminée à la fin de la manche, la personne qui a le moins de points. Trois réponses ont été choisies au hasard dans chaque liste une vaut trois points, une vaut deux points et une dernière vaut zéro point. Mais le candidat qui tombe dessus reste en course. Qui va avoir le moins de points à la fin des trois listes et va sortir de la démission numéro 242 C'est toi. <rire> on okay. ah, termine en roue libre allez. <rire> <rire> Plus de questions euh, On prend les appels au standard et, euh, <rire> et on ouvre les cartes on, oh, est bon, en, bon, on, est on est en live Instagram. Première liste, c'est la rentrée scolaire ah, Exactement Je vous demande pour euh, la première liste De me citer une fourniture scolaire Demandée au moins une fois A un élève de 4ème du collège Guillaume de Normandie A oh, quand oh Pour la rentrée 2024 Sauf un cartable ou un sac Okay. Donc, une fourniture scolaire demandée au moins une fois à un élève du 4e, de 4e du collège Guillaume de Normandie à Caen pour la rentrée 2024, sauf un cartable ou un sac. <rire> Ça va être Et comme c'est lui qui a marqué le plus de points dans les deux premières manches, c'est Terry qui commence. Une règle. Une règle. Oh, une bonne réponse. Okay. C'est ensuite à Alix. Est-ce que je peux juste... Non, ouais. je poserai une question après. mais. Je serai toi, j'attendrai ton tour. pour. C'est ce, ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire. Un la... stylo <rire> Il faut préciser la réponse Un stylo, c'est une bonne réponse. Est-ce qu'on on peut ah préciser l'année oh, de, de la demande de fourniture Quatrième Le quatrième. Non, mais est-ce que c'est cette, cette, de... cette année 2024 ouais, ouais. euh, Une calculatrice collège euh, de type Casio ou je sais plus Une collège. calculatrice, ça me va très bien. Voilà. C'est une bonne réponse. Augustin Un rapporteur. Un rapporteur, mmh. euh, c'est une bonne réponse. Augustin double ses points. Bravo, Augustin. Yeah <rire> J'ai oublié Et ce que c'est oui. un rapporteur. Un rapporteur de Paris. Que... <rire> ouais, T'as la règle avec le. <rire> ouais, ouais. Qu'a raconté quand il y avait des balles tirées <qu 'il y rire> sur l'hôtel de ville Terry Ah déjà Eh oui. Ah non. Alors s'il y avait un stylo s'ils sont s'ils sont si débiles qu'il faut leur dire de prendre des stylos. <rire> oui, c'est vrai. C'est désolée. On devrait trouver équerre. Équerre. Non ouais. Je... ouais. C'est une bonne quoi. réponse, c'est la réponse à 3 points pour. Oh ah, ah là là. là, là, là ah, ah, évidemment. Merci. C'est carré, c'est carré, c'est carré. Ça ouais. m'énerve, ça m'énerve. <rire> <rire> Alex la frige. Un compas. Ah bien. Bonne réponse. Pas con. Oh Excellent. Anna. Excellent. Et ben, un cahier. Et j'ai envie d'aller un peu plus loin, mais euh, pour, ah. la, pour le fun, je vais rester sur un cahier dans Et ma ben, réponse. Moi, etc. je vais te dire précise ta réponse. Et ben, 24-32, euh, voilà. Non, c'est pas ça qu'il me faut comme précision. Un, un cahier à spirale ouais. Un qu'il y okay, a des grands carreaux Voilà, un qu'il y a grands carreaux, c'est qu ça, ça. Carreau, ça qu'il <rire> me fallait, merci. Avec plaisir. Augustin. On n'a pas besoin du euh, 21, 29, 7 Non. Bah euh... <rire> 24 une gomme, 30 une 20 gomme. 20. Une gomme, une gomme. Oui, oui une, une gomme. gomme. Une gomme, c'est une bonne réponse, yes. Augustin. Bicolore. Ouais. Ah, j'ai une idée, moi. <rire> j'ai une bonne idée, je crois. Eh bien, un crayon gris à effacer avec la gomme. Alors, un, crayon. un crayon de bois. Ils... Non, mais... Ah, ils c'est un, ouais, un, un crayon de bois, toi Un crayon à papier. Oui, un crayon papier, c'est Mais c'est marqué comment dans la liste Crayon à papier. Ah oui, c'est quand C'est des parisiens. Alix, la frige. Comment tu t'es procuré cette liste euh... Le site du collège Guillaume de Normandie à Caen, que Je remercie. On vous embrasse fort. C'est contact Tinder. <rire> c'est très moyen avec sa femme à la table. Tu ferais moins le malin si on était chez toi avec la tienne. <rire> Pour mettre tout ça, il faut bien une trousse. Une trousse Bonne réponse. C'est ah ouais. à moi Oui, Yana. Euh, une blouse pour le labo parce qu'on commence oh, la physique chimie en quatrième. Ouais, oh, oh. La SVT, là. Ah, ouais. plus maintenant C'est une mauvaise réponse. Oh ah tu sors de cette. Et comment fiche. ils dissèquent les grenouilles alors Je ne sais pas. <rire> non, mais je crois qu'ils font plus de physique, non Ah, c'est bien, pauvre grenouille. En tout cas, c'est mauvaise réponse. Je savais que j'allais me faire niquer de façon. Augustin, un classeur. Un classeur ah, Mais oui. C'est une bonne réponse. Terry. Ça, ça fait un peu psychothérapie, c'est là où je me rends compte que j'aimais pas l'école parce que rien qu'à dire le terme ça. J'ai mal au bide. <rire> J'ai mal au bide. Mm. Les copies doubles. Ah, ah oui. Ah, <rire> Quel format putain. Précise ta réponse. Oh Copie double, grand carreau, je veux dire. <rire> copies double, grand carreau, c'est une bonne réponse. Alix. Un agenda. Ah un c'est une bonne réponse. Bien joué. Augusta. Un tipex, une souris. Oh. C'est une bonne réponse. C'est un ah, ah, Blanco quoi. Oui. Je pense qu'ils appellent ça Blanco. Blanco ou Souris, ils ont appelé ça. Donc euh, les deux passes. Souris. Terry du papier canson. Du papier canson. C'est une vrai. mauvaise réponse. Tu sors de cette liste. Alix la frige. Un euh, cahier <rire> petit carreau. Un cahier petit carreau, c'est une bonne réponse. Augustin. Euh... <rire> Tout le monde me regarde parce qu'ils ont peur que je les rattrape. <rire> vrai, tu es moi, <rire> moi, moi. c'est bon, c'est visé. Euh... Tout le monde me regarde, mais je les vois dans le rétro. De euh, on... La peinture, eh oui, la, gouache. la gouache, les couleurs primaires, évidemment. Mauvaise réponse, tu sors de cette liste. Toi aussi, es trop Alice, jeu, sinon, tu ça es la dernière dans la liste. T'as le droit à trois réponses. Tant que tu réponds bien, tu marques un point. Un effaceur. Un mais effaceur. Non. non. C'est trop mauvaise réponse. C'est trop oh. typé. Alors, il y avait le cahier de brouillon valait 0 points Les chaussures pour le sport ah, les, ciseaux. Le yoga. Ah, ah, les, les ciseaux, ciseaux. Et Le Et on est en 2024 On demande une clé USB maintenant. Ouais, J'allais te ah, dire. Voilà. Ouais. dire ça parce que maintenant, on leur fournit sur certains même des ordi, ouais. des iPads et tout. Alors là, c'est que les USB, il y avait de la colle. Des puffs. La, la copie la double grand carreau a été dit, mais il y avait <rire> la copie double petit carreau, la copie ouais, ouais, simple ouais, grand carreau, ouais, la copie non. simple petit carreau. Les crayons de couleur. Oh, les ouais. écouteurs pour deux points On voilà a vraiment bon. des écouteurs maintenant. Des ah feutres, bon. des marqueurs fluo, une gourde. Le aussi. point américain. Une gourde Oh, c'est ah bien oui, ça, une gourde euh, réper le, réper le répertoire. Alors, pour l'éducation civique, il faut un répertoire. Et du coup, il n'y a plus de buvard non ah, plus, vrai. alors. un répertoire. Wouah, t'es énorme, quelle année <rire> T'as dit quoi Un buvard <rire> Un buvard, des mecs, il y a un buvard. <rire> Allez, pense-tu de l'encre de Chine ouais. À la fin de la première liste, on a donc 13 points pour Terry, 9 points pour Alix, 5 points pour Augustin, 5 points pour Ada. Ah, ah, Je suis cité avant toi, ça veut dire que ouais, je suis prioritaire Deuxième liste <rire> Citer un mot hors bon. article Présent dans le nom d'un parc national Ou d'un parc naturel français oh Qu'il soit terrestre ou marin ah, excuse moi attends, mais j'ai pas, pas compris, compris. <rire> En pas... France il y a des parcs nationaux Des parcs mais, nationaux non. pardon Et des, attends, des parcs naturels J'ai une vraie question, quand tu dis hors article C'est le mot article ou c'est un euh, article de... Genre, genre de, de le, okay. des machins ah oui, On enlève tout ça Sauf Vercors Très bien, voilà, ok. Donc il y a des parcs naturels et des parcs nationaux en France qui okay. ont des noms. Je vous demande de me dire un mot qui est dans un de ces noms, sauf Vercors. Okay. Mais sauf les, les deux. Et le sauf la. les deux, le, la, dit. C'est Terry qui commence. Je t'en fais un qui est aussi une course cycliste, euh, Mercantour. Ah, oh, oh, je voulais faire euh, ça moi. C'est une, une bonne réponse. Alix. Séven. Séven. C'est une bonne réponse. Anna. Euh, le vexin. Le vexin, c'est une bonne réponse. Augustin. Lavanoise Lavanoise, c'est une bonne réponse. Ah, Terry. Oh, J'aurais dû aller en province, putain. <rire> ah, tiens, Chevreuse. c'est pro... le nom. <rire> moins, chevreuse, c'est une bonne réponse. C'est ce qui est écrit où, où Sur les panneaux Oui. Sur l'hôtel de ville. Non, <rire> non. Bah, ah oui. Mille <rire> <rire> points. <rire> non, parc et national et naturel sont pas dedans. Non, bah, euh, pourquoi non. Bah Parce que sinon, il y aurait eu 15 000 fois le mot. Euh... Bah non. C'est laissé la une deuxième trois chance. Trois Pardon fois. Putain, attends, c'était intelligent. Euh, <rire> oui, oui, ouais, Qu'on tourne la règle et tout, là. <rire> oh, je suis d'accord. Oh, la révolutionnaire, la friche, là. Oh. <rire> ah oui je, je dis que t'es les règles, tu les respectes, hein Euh, parc. Qu'est-ce qu'il y a comme Ah, j'en ai, un. Parc. Bâtard. Et Augustin, il y en a qui disent Non, ils se regardent, ils font Ah, j'en ai un. Moi, j'en ai non, plus l'un. J'en ai plus, moi. Ah, c'est bon, oh, c'est gagné. Bah, il y avait chevreuse. Mmh. <rire> c'est gagné. <rire> eh bah, c'est ça. Je vais me faire sortir, <rire> ça me rend ouf. Euh... Nigle-Le-Land, ca marche oh. pas. <rire> Rambouillet. Rambouillet pour Alix, c'est une mauvaise réponse oh, Tu oh, sors de non. cette liste. Anna. Le parc naturel du Puy-en-Velay, mais Puy -en je sais pas. Puy-en-Velay, c'est une mauvaise réponse Tu sors de cette liste. Augustin. Volcan. Volcan, c'est une. Bonne réponse. Terry. Auvergne. Bonne réponse. Oh, le T'as <rire> <rire> choisi une réponse en deux mots. Il ne reste que vous deux. T'aurais dit Auvergne en premier, il aurait jamais <rire> pensé à Volc. Oh, c'était quand même. Tu si sais, je l'avais en tête, mais. Euh, Augustin. T'aurais aurait dit Auvergne en premier aussi. Juste. Bah, il est dans la merde maintenant, il est comme moi. <rire> <rire> On a beaucoup de similitudes avec Augustin. <rire> très... On est des gens très moyens. <rire> Monotache. Bonne réponse. La moyenne, quoi. Euh... <rire> vous, ça va jusqu'à la quatrième, quoi. <rire> Poitou. Oh, Poitou. beau! Oh non, alors là, bravo, parce que je pense que c'est vrai. C'est une mauvaise réponse. C'est une mauvaise réponse. Oh non je... Ça sonnait bien, toi Thierry, ouais, tu es je... le dernier <rire> dans la liste, t'as le droit à trois réponses. Tant que tu réponds bien, tu marques un point. Camargue. Camargue, c'est une bonne réponse. Oh, mmh, Luberon. Luberon, oh c'est une bonne réponse. Ouais. Et alors, je vais tenter un truc. Je vais dire « il, il » au pluriel. « Il » au pluriel, c'est une mauvaise réponse au T'as dit poids tout, c'est dommage <rire> Poids de 20 Poids de 20, valet ah, 3 ouais. Et valet 3 pour le... Non, non <rire> oh ah, et du coup tu aurais dit Anna, tu as dit valet de la chevreuse Mais Valais, c'est un mot. Ah, Alors que parc Valais, et national, c'était des mots. Ça veut aussi. dire que s'il y avait de vin il y avait marée aussi. Non, en fait, il y avait marée aussi Il y, y, y avait C'est pour ça que je t'ai reposé la question, parce que, ah. que je pensais que c'était le nom des parcs. C'est le parc national, enfin le parc vois, naturel de la je... Vallée de Chevreuse. Oui, bah ah. justement, je pensais qu'on cherchait euh, Chevreuse et pas Valais. Non, c'était un mot. C'était un mot qui faisait pas un article. Non, mais de toute façon, j'avais Poitou. J'en avais plein. J'avais la Camargue. Il y avait la Camargue, il y avait l'Anjou, il y avait Arcachon, le bassin d'Arcachon. Moi, je l'avais. Il y avait le. haut Jura. Jura, je vous le C'est un parc. <rire> un parc. C'est juste non, la plus grande que forêt. Alors, tu réfléchiras à comment tu poses ces questions. Ah, aussi, boucle de Seine. Côte ouais. On avait les Côtes, la Chartreuse. Oui, on fou. avait Forêt. Attentez, Forêt, si on ne savait pas. Ouais. Corse. Alors que Parc. On avait Doubs, Gironde, Golf, Morbihan. On avait Réunion, on avait. encore s'il il n'y a pas. L'Arbonnaise, on avait. ou un plateau de Mille vaches. Ah, Mille vaches, je ne savais pas, c'était. On avait aussi le Livradois, le Forez, on avait également. Frioul. Méditerranée qui valait deux points. Frioul n'y était pas, non. Il y avait France, tout simplement, parce qu'il y a forcément un moment où il y a France dans le tas. Dégouté. Seine, Somme, la Bête Somme, notamment, ou encore les Vosges. C'est France miniature où il y a France. Bah ouais, mais je voulais dire Poids de vin et j'ai hésité, putain. Ça fait donc 18 pour Terre, 10 pour Alix 7 pour Augustin 6 pour Anna yes <rire> dernière liste je vous demande de me citer un des 80 pays les plus exposés aux catastrophes naturelles selon le World Risk Index 2022 le World Risk, Risk Index 2022 classement qui prend en compte écoutez-moi bien l'exposition au risque la vulnérabilité la prédisposition le manque de capacité à faire face et le manque de stratégie d'adaptation c'est-à-dire qu'il y a d'un côté Est-ce que le pays est naturellement mal exposé, fin, euh, mal exposé au risque fin, exposé au risque, du coup. Et dans un, dans un deuxième temps, est-ce qu'il sait réagir au risque mmh. sauf Mais euh, s'il si, sait réagir, il n'est pas dans les... Mais il n'est pas dans les 80 premiers. Bah, ça dépend. En fait, le truc, c'est que... Bah, Tout dépend de ça... quel niveau mmh. est le risque par rapport à quel niveau... Euh... Une variable d'ajustement, comme voilà. les autres. Il y a combien de pays dans le monde 400, euh, 200. 200, quelque chose. Et je demande un des 80 pays les plus exposés, sauf les premiers qui sont les Philippines. Donc... L'exposition, enfin un des pays les plus exposés aux catastrophes naturelles et qui ne sache pas vraiment y répondre, c'est toujours Terry qui commence. En même temps, c'est subjectif cette histoire parce que quand on mmh. voit certains trucs, bon, bref. Hey. <rire> <rire> bon, T'as bien raison Concentre-toi <rire> Allez toi faut, <rire> faut divertir les auditeurs et auditrices sur la prévention du risque, J'ai failli faire une réponse, mais je me suis dit, ferme ta gueule, tu vas donner les indices, ça va encore te niquer. Ah. Moi je pensais prendre par euh, ordre de. Alphabetique. Autriche. <rire> bah, en vrai. Euh... Bah, statistiquement il euh, y a ouais, de hein. Allez, l'Autriche. Yeah. Euh, non, euh, je vous pensais vous avez... prendre par euh, taille de délégation paralympique. Ah euh, je... <rire> oh, la vache. Je vais dire. Vrai. Haïti. Haïti. 53e, bonne réponse. Oh, bon. ah, ouais. Alix, la frige. La Malaisie La Malaisie, 35ème, c'est une bonne réponse. Pas mal. Pas Anna. Que... C'est moi Anna Non, c'est euh, toujours Anna, parce qu'il c'est elle qui a marqué le plus de points dans les deux premières manches. Ah, revoir, merci. Alors, <rire> normalement, je... t'inquiète pas parce que je sors, euh, sachant que les deux réponses Je vais dire la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est 41e, c'est une bonne réponse. Oh Moi, je voulais dire ça aussi. Fidji. Augustin dit les Fidji 74e sur 80. Attention T'es passé un poil de oh, cul, Je pas compris copain. le thème, je crois. On n'a pas dit les îles. Hé, oh. eh, hein oh. oh, merde. Indonésie. L'Indonésie, bonne réponse. Wow. Alex. Ça déconne pas chez toi. Hein. Attends, il y a un petit exemple récent. <rire> Mine de rien, <rire> oui. Japan ouais. Le Japon est 28 e C'est une bonne réponse euh, Anna. Du coup j'ai envie d'aller vers la Je vais dire les Etats-Unis Les Etats-Unis sont 18 e C'est une oui. bonne réponse oui. euh, ah oui, Parce que eux, eux même par même, contre okay. Évaluation du risque eux, Ils sont ni nuls Oh là oh, oh. Ah. Trump, ça balance. pédagogie Tremble Trump, euh, Trump, Trump j'allais dire Ça balance Ou Kamala Harris euh, C'est à moi ouais, euh, C'est à toi, Augustin ouais, à toi. Madagascar Et Madagascar 17 septieme c'est une bonne réponse. Oh lolo Terry. Mexique. Mexico. Cinquième. Bonne réponse. Avec des catastrophes naturelles. Et les gens, ils meurent parce que t'es pas préparé. Le consterné. Je suis dire. Alex Euh... Uh, uh, Ramama, Ramama. Ouh là là secondes. Alors je vais dire euh, Colombie. La Colombie, quatrième, bonne réponse Anna C'est euh, bien parce que je sais pas si ça a été dit Donc je vais sûrement faire une connerie en le disant, je vais dire les Fidji oh, Ont déjà été dits Tu sors de cette liste Oh là là là là, t'as perdu Et ah ouais. en plus <rire> <rire> <rire> je ne... Oh non Après, en plus j'hésitais si euh, euh, le pour les autres J'hésitais avec les tongas allez, Et allez. je me rappelais pas si ça avait été dit J'étais presque sûre que ça avait été dit Donc j'allais pleurer un petit peu Donc je vais aller pleurer un petit peu Augustin Dommage Vas-y, Turquie Turquie, euh, 30ème, bonne réponse Je suis plus dégoûté qu'un au JO. <rire> oh J'avoue, c'est c'est frustrant Belize is... 69ème, bonne réponse euh, Argentina L'Argentine 32ème, c'est une bonne réponse Augustin On va dire euh, l'Inde L'Inde est deuxième, c'est une bonne réponse. Yes Thierry Honduras. Honduras, 31ème, bonne réponse. Alix La O, oh, on l'a dit ou pas Thaïlande ouais, Thaïlande, été. 23ème, bonne réponse. Augustin Vas-y, Pays-Bas, normalement c'est euh, inondable oh. ça. C'est ah, une inondable. mauvaise réponse, tu sors de cette liste. Ah. Bah, ils ont mis eh, les digues. La digue ouais, ouais. la digue ouais, ouais. Guq -cu. Terry. <rire> <'assurais> <rire> Cuba Non, oh, je voulais dire ça aussi. Oh. 66e, Alix. Le Pérou. Le Pérou, 13e. Terry. Panama. toute l'Amérique du Sud. Euh... Bah oui, ça marche. Panama, 27e, bonne réponse, Alix. Ah, euh, Brasil. Elle <rire> se sert, Alix. <rire> C'est le buffet. Vous avez pas dit la 43e, bonne réponse. Et Guatemala. Le Guatemala, 45e, bonne réponse, Alix. Les Maldives. Non. Les Maldives pour Alix, c'est une mauvaise réponse. Oh, oh. Oh, ça m'étonne aussi. Oh. Terry, t'es le dernier <rire> dans la liste, bizarre. elle aura trois réponses. Tant que tu réponds bien, tu marques un point. <rire> Équateur. Équateur, 20ème. Euh, Bolivie. Bolivie mmh. n'est pas dedans. T'hésitais avec les Tonga Ouais. Ils sont pas dedans. Ah, bah ça va, j'ai moins de regrets. Il y a par exemple euh... la France qui est 72e. Mais non, non. Ah si. bon, bah oui, mais on n'est pas préparé du en tout. En fait, il y a un truc auquel vous n'avez pas pensé, vous avez pensé, vous avez à... Vous avez pensé à quoi, quoi comme catastrophe naturelle Moi, au séisme aussi. Séisme Moi, j'ai pensé inondation, séisme, tremblement. Euh, bah, c'est pareil. <rire> et euh. Séisme, tremblement. Et, et terre. genre la terre qui fait. <rire> et là, et, la et la euh, les qui... tempêtes de neige aussi. C'est ouais, ouais, pas arrivé dans les pays. Si je vous dis, Maroc, Égypte, Espagne, Bah Maroc, ils sont dedans C'est quoi les risques de catastrophe naturelle là-bas La sécheresse La sécheresse, c'est en Angola, en Algérie, euh, et l'Australie, la Biomani valait 3 points, enfin bon voilà, la Syrie valait 2 points, que... tout ça pour dire que, bah ouais. à la fin de la liste, on a donc 26 points pour Terry, 17 pour Alix, 11 pour Augustin et 8 pour Anna, Anna tu oh nous quittes, est-ce que non. tu as un dernier mot Fidji. Suis... <rire> <rire> bah, Tonga <gars>, du coup, <rire> non, je suis hyper triste. Tu reviendras Les cartes, t'as l'air triste. J'espère mais euh, je, suis, je suis vraiment... Euh, Dévastée. Ouais. Je pourrais chialer, quoi, si j'étais actrice. Après, t'as offert un bonnet frige à Alix. Je pense que ouais. si elle gagne, elle peut te laisser ouvrir le paquet, le paquet de cartes. Oui, oui mais je vais pas te mentir, ouais. je pense qu'elle gagnera pas, non je... <rire> <rire> C'est wow, le truc le plus violent qu'on me dit. <rire> Et je l'aime, Là je oui. vais donner un bonnet frige. Je mais... suis frigement outré <rire> <rire> Malheureusement je pense que Terry à la main Il est bien parti, peut-être qu'on aura une remontada d'Augustin qui, est... qui va piano vasano Mais, mais voilà. c'est possible Merci. parce que les comptes sont remis à zéro mais euh... Ah c'est ah. vrai ah. Ah. Mais je tiens, euh, je tiens à te remercier de m'avoir invité ce soir Je passe un excellent moment Mais ah. nous aussi. Bien, bien sûr. Merci ah, Anna, tu fini. finis quatrième ça nous... <rire> <rire> On remet les comptes à zéro Et on passe au milieu Le milieu, c'est trois catégories qui représentent un lieu, un moment et un autre truc. Et dans le thème, commence toutes par en EN. Un thème, un lieu, ça peut être en Argentine, un moment en 1960, un autre truc en Mozambique. En en... Non, c'était un lieu, sans <rire> en Andorre En Andorre, par exemple. Il est déstabilisé. Cinq questions chacun, un point par bonne réponse. Je vous rappelle que vous pouvez savoir ce qui se cache derrière chaque thème et choisir de le prendre ou pas. Mais celui qui va choisir de le prendre ou pas... C'est Terry puisqu'il a marqué le plus de points mmh. dans les trois premières manches. Terry, qu'est-ce que tu choisis entre un lieu, un moment et un autre truc Un lieu, s'il te plaît. En Pologne, est-ce que tu prends ou est-ce que tu le laisses <rire> Est-ce est que, est que tu vas Est-ce que tu vas en Pologne <rire> J euh, Oui, je prends. Très bien. Tu as à... ah. <rire> Excellent <rire> Excellent <rire> Tu mérites de gagner au <rire> Chien, <Christophe> <rire> tu mérites. <rire> ah. Quelles sont les deux couleurs du drapeau de la Pologne oh, là, là. Ouf, Heureusement que c'est pas dans l'ombre, parce que je sais jamais rouge oui, et blanc. Ouais, là, là, là. Bonne réponse. Eh, Comme le pinard ou quoi <rire> <C> est <Hey>. <rire> <rire> ah, Il est le... pas rosé le ouais. drapeau hein. <rire> Quel pain en forme d'anneau est apparu en Pologne au XVIIe siècle Le bagel Bonne réponse, non, le bagel le est polonais <rire> ah, <putain, rire> D'ailleurs qui euh... a déjà goûté un bagel bah. Non, Pas bon Quel est l'intérêt d'avoir un trou au milieu oh. Quel attaquant polonais du FC est le meilleur buteur de la sélection nationale avec 83 réalisations en 151 sélections Anjolkovski C'est un très crée. bon sprinter oui. C'est Lewandowski. Lewandowski. Lewandowski Bravo Alix ah. et Augustin bah, bon. Allez deux points Quel compositeur et pianiste polonais Terry, dont le nom de naissance Frédéric a été ensuite francisé A été le compagnon de Georges Sand Pendant neuf ans Chopin Chopin Chopin, c'est une bonne réponse <rire> Chopin bravo. Chopinski. Et enfin quelle est la monnaie de la Pologne Terry Quelle est la monnaie de la Pologne Ah, euh, le Zloty Le Zloty, c'est une bonne réponse, oh. on quatre points pour tirer, on peut la produire Pardon. Il mérite en vrai, de la ouais, tête, tu, ouais. tu mérites les cartes NBA ou pas Alex, tu as marqué plus de points qu'Augustin, donc tu choisis en premier, entre un moment et un autre truc. Faut la refaire. Alex, tu as marqué plus de points qu'Augustin, donc tu choisis Ça, en faut premier. La Quoi en en réaliser, faut la refaire. Quoi Alex l'a pris, c'est Tu l'as épousée en Faut la Tu savais, tu savais <rire> Il a, regardé... Il, a Il a pas mouché. <rire> je sais pas si là j'ai refait. Euh, Un autre truc. Un autre truc pour Alix Il Me déteste. Franchement, je l'ai jamais. Alix la frige. Alix en recevant <rire> la Légion d'honneur. En recevant oh la Légion d'honneur. Qu'est-ce que les, tu fais euh, Non, je veux bien savoir l'autre. Mais euh, je peux revenir. Ah là, non. Si tu, tu prends l'autre, tu ne reviens pas sur la Légion d'honneur. Oh c'est l'année. C'est quoi l'autre C'est l'année. Ça se trouve, c'est 2024 avec les JO. Ouais. Hey, T'as la frige, tu assumes. Ça. Rien, rien as, te... as un drapeau bleu rouge J'assume quoi Bah, bah Légion la Légion d'honneur, la France quoi, Alix ouais, la, France. la frige, la France. L'héritage. Je pense que c'est en 2001 le en, euh, ouais, le moment parce que c'est le 11 septembre. Ouais, vrai. Non, ça m'inspire pas la Légion d'honneur. Donc donc du coup moment. Euh, ouais, tu tu euh... peux pas revenir dessus après. T'es sûr hein Non, on change. Un moment. En étant le 11 septembre. Ah, wow, allez, voilà, évidemment Parce que nous sommes le 11 septembre. En quelle année les Etats-Unis ont-ils été la cible de quatre attentats suicides au matin du 11 septembre 2001. Bonne réponse. Quelle chanteuse québécoise a chanté la chanson « Une colombe » à l'âge de 16 ans le 11 septembre 1984 devant 65 000 personnes, dont le pape Jean-Paul II, au stade olympique de Montréal Une chanteuse québécoise qui a chanté québécoise. La, chante... une... la chanson « Une colombe » à l'âge de 16 ans le 11 septembre 1984 Devant 65 000 personnes, dont le pape Jean-Paul II, au stade Olympique de Montréal. Donnez-nous mille colombes pour les 100 millions. C'est pas ça. Pas ça Parce qu'elle s'appelle une colombe et je pense bah, que la tienne, elle s'appelle mille. mille collombe. Collombe. <rire> <rire> je l'avais dit, je l'ai peut-être pas. Euh, pour les je vais millions. dire euh, Natasha Saint-Pierre. Et non. Bah moi j'avais Marie-Miriam avec non. mille colombes. Céline. Ça, Céline. Du... Non Arielle. Euh... Mais à 16 ans, elle est pas 16 ans Bah si. Ans, elle bah, si. elle était déjà en couple depuis 6 ans avec. Avec, avec mon mari, René. Je travail, me suis dit que c'est pas possible, elle pouvait pas être si jette. bah pareil, Alix. Avec... Mais oui, mais attends, mais moi, en 2001, j'avais 11 ans. Je parle donc, de 1984. T'as pas écouté la question. Ah, non. j'ai pas. Le thème, c'est pas les... 2001, le thème, ouais. c'est 11 septembre. Ouais. Ouais. J'ai pas dit quelle année. Ah, donc, non, il a alors, fait 2001 que... avec le 11 septembre, mais après, il euh, y a d'autres choses. Ah oui, bah du coup, bah... Euh, ouais, ouais, faut non, écouter mes questions, Alix. Mais oui, mais j'étais sur Concentration totale, Alix. Dans quel pays africain dont l'initial est un E Le 11 septembre est-il le jour d'Enkotach, nouvel an de l'église orthodoxe locale en... en... Éthiopie. Pardon oui. Éthiopie. Éthiopie. C'est coup... une bonne réponse. Ouais. ouais. Érythrée aussi. <rire> Alex, quel cinéaste américain né le 11 septembre 1940 a notamment réalisé le premier Mission Impossible, Les Incorruptibles ou encore Scarface Un cinéaste américain né le 11 septembre 1940 qui a notamment réalisé le premier Mission Impossible, Les Incorruptibles ou encore Scarface. Je me souviens pas du tout qui a fait tout ça. Mais je vais dire. Fernandelle. Que... Tarantino. Non. Oh là là. Anna. Euh, non, je l'ai pas. Mais... <rire> non, je l'ai pas, pas, mais Tarantino, non. Mais Scarface. Écoute, de je... Niro, non moi Non, pas, Niro, pas de Niro, mais c'est un nom en de. De Palma. De, de Palma, Brian ah, de Palma. Brian, bien sûr. Brian. Quel explorateur arrivé à Manhattan le 11 septembre 1609 a donné son nom au fleuve qu'il a exploré et qui se jette dans l'océan Atlantique dans la baie de New York Hudson River. Hudson, oui bonne réponse. Oh. Ça fait donc trois points pour Alix et à la fin <rire> du moment. Augustin est arrivé donc... J'ai pas eu Céline Dion et j'ai Hudson River. En recevant la Légion d'honneur. Exactement. Tu l'as déjà eu Bien sûr. Ouais, Bravo. Trois fois. <rire> il y a quoi Ligue Quel... 1, Ligue 2, Ligue 3. <rire> Quel premier consul futur empereur des Français a créé l'ordre de la Légion d'honneur en 1802 pour récompenser les personnes ayant rendu des services éminents à la nation Quel consul Quel premier consul futur empereur des Français euh, a Napoléon. Créé... Napoléon. Comment il s'appelle, Léo Bonaparte. Il était bien logé Bonaparte. Bonaparte. ça. Oh la vache. <rire> Augustin, quelle est la couleur du ruban Portant l'insigne de la Légion d'honneur. Je crois qu'il est bleu, blanc, rouge. Une mauvaise réponse. Ah. Il est rouge. Il est rouge. C'est le bandeau rouge, le petit ruban rouge. Qui est l'actuel grand maître de l'Ordre national de la Légion d'honneur J'ai pas de. Si, si. Qui est l'actuel grand maître Ah, Emmanuel. Elle, Macron. Macron Quelle ville située à l'est de la France a reçu la Légion d'honneur en 1896 pour saluer la résistance de ses habitants dans le siège dont ils ont été victimes Lors de la guerre franco-prussienne de 1870-1871. T'es mon poulain, me déçois pas. C'est une grande ville Oui. C'est une <rire> ville. Arrête Selon les, c'est une ville. <rire> c'est Strasbourg oui. Non. C'est Nancy Non. Metz Rochereau, La Citadelle Non. Besançon de Vend... Non. À l'Est Le Lyon Le Belfort Belfort. Et enfin, Augustin, quelles sont les deux dates de promotion à l'Ordre national de la Légion d'honneur pour les civils Il y a deux dates dans l'année où on promeut les oui. civils pour la Légion d'honneur. Je dois donner les deux. Deux oui. réponses. Je crois que c'est au mois de juin. <rire> je dois donner des dates précises, là, oui. sur le calendrier. Oui. Ah d'accord. 14 Quet... gard... juillet, ils font la gardienne partie, et... c'est pas possible. 14 juillet et 15 août, tu crois. Quatre... Non, non. Vas-y, j'en sais rien, 14 juillet et euh, 6 janvier. C'est con, c'était le 1er janvier ouais. Non, c'est vrai 1er si. janvier, 14 juillet. Non ah, Il y avait 14 juillet <rire> je, je, je voulais dire 1er janvier, ah, en plus. Cool. J'ai dit 6 parce que, j que ça, ouais. bah, bah, <rire> je savais que c'était... C'est la chambreur, ça sert à pas. l'épifanie Je Augustin 2, Alex 3, t 4. Ok. 2, 3, 4. Il est temps de passer à la presse le La presque fin, c'est trois catégories homophones, cinq questions chacun, un point par bonne réponse. Les thèmes, c'est CD, CD et CD. Terry, CD1, CD2 ou CD3 Comme sur ma platine quand j'étais gamin. CD3, s'il te plaît. Terry, choisis CD3. Dans le Michigan d'ailleurs. Première question. CD3. Bah CD3. Ah oui, excellent. Merci. C'est frig, je m'en bien, bien trouvé. <rire> Théry, quelle est la forme d'un CD lorsque l'on parle de l'objet utilisé pour stocker des données numériques Waouh <rire> Laissez-moi ouais. réfléchir, laissez-moi réfléchir. Forme d'un C'est rond. C'est rond, ce Non mais bravo, parce que franchement, euh, pas évident. Bon C'est piégeux. Hein. Lors de quelle décennie le CD s'est-il démocratisé une Décennie Les années 1990 C'est une bonne réponse, de Théry. Oh Terry cite une des deux entreprises musicales qui ont développé le CD au début des années 1980. Cite une des deux entreprises musicales qui ont développé le CD au début des années 1980. Entreprise musicale Oui. Philips. Philips, c'est une bonne réponse. L'autre étant. Sony Sony, tout à ah. fait. Ah bah oui, Philips pour la play en, en plus. Bah oui, ouais. je suis con. Enfin, Quel groupe de musique britannique a composé l'album Brother in Arms en 1985, premier CD à avoir atteint le million d'exemplaires vendus, sur lequel se trouve notamment la chanson Money for Nothing ou encore Walk of Life Ah, perdu quel de groupe de musique britannique a composé l'album Brother in Arms en 1985 premier CD à avoir atteint le million d'exemplaires vendus sur lesquels se trouve notamment Money, Money for, for Nothing, nothing Cheeks for Free ou encore Walk of Life Pink Floyd Pink Floyd c'est une mauvaise réponse C'était. Purple Dyer Et enfin Terry, quel nom donne-t-on aux entreprises qui fabriquent des disques Aux entreprises qui fabriquent des disques Oui on appelle ça comment Est-ce que j'ai dit une réponse Vraiment Les entreprises qui fabriquent des disques des... Alors les disquaires, c'est ceux qui les vendent. Les disco-bol, c'est ceux qui les jettent. Les disques c'est ceux qui font du Merci. poney. <rire> <rire> euh, Disquistes Non. Pour on faire un CD, il faut du... On, ouais. on presse un CD, c'est ouais. les presseurs. D'accord. Je suis pas sûr qu'on presse un CD. Je pense qu'on presse un vinyle et que ça vient de là, mais je ne suis pas, oui, pas sûr qu'on presse un oui, voilà. CD. Et du coup, ça s'appelle okay. les presseurs. Dépresseurs. Antique. Moi, je suis dépressif en fait, <rire> seulement. Ça fait donc 3 points pour terry 7 points en tout. Alix, CD1 ou CD2 CD2. Dé... CD2. Dans le code de la route français, quelle est la forme d'un panneau CD le passage Quelle est la forme du panneau Oui. CD dé... le, le passage, passage. Triangle. Bonne réponse. Ah, Alix, dans le code de la route français, combien de côtés trouve-t-on sur un panneau stop qui oblige à s'arrêter pour céder le passage aux autres véhicules. Ah, C'est chaud ça. Combien a-t-il de coté sur un panneau stop Elle le dessine avec son doigt. Euh, 8. Bonne réponse. Bravo. Alex, dans le code de la route français, que signifie le panneau triangulaire à bord rouge comprenant une croix noire en son centre Dans le code de la route français, que signifie le panneau triangulaire à bord rouge comprenant une croix noire dans son centre Oh putain Oh putain Attends, je l'ai, faut juste que je me souvienne C'est pour dire que moi-même, au prochain croisement, je n'ai pas la priorité C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que, bah, il y a un croisement bientôt ouais. Et ça va être la priorité à droite Parce que je n'ai pas la priorité Priorité à droite, tu ouais. Si tu peux avoir la priorité, c'est qu'il arrive y. de gauche, tu vois Oui, mais, euh... mais non Priorité à droite, oui. c'est une bonne réponse Bravo Alex dans le code de la route français combien y a-t-il de flèches dans le panneau carrefour à sens giratoire oh, dur, qui hein. indique qu'il faut céder le passage aux véhicules présents sur ce carrefour Combien y a de, flèches, il y a de flèches dans le panneau carrefour à sens giratoire qui indique qu'il faut céder le passage aux véhicules présents sur ce carrefour C'est dur ça J'ai rien compris à la question Mais enfin, il y a un panneau carrefour se à sens giratoire combien ouais. y a de flèches dessus Ah bah il y en a une euh, qui va par là et une qui va par... deux Non. Il non, y en a trois ouais, Trois. Crois, ouais. Ouais. En fait, ça fait un le panneau, ronde. je pense. Ça, enfin, ça forme un rond. Dans le code de la route français, de quelle couleur sont les flèches dans le panneau demandant de céder le passage aux véhicules venant en sens inverse Dans le code de la route français, de quelle couleur sont les flèches dans le panneau demandant de céder le passage aux véhicules venant en sens inverse Il faut dire une couleur pour un sens et une couleur pour l'autre. Donc moi, je suis par là. Ouais. Et on m'indique en face, c'est lui qui peut venir en premier. Il voilà. a la C'est quoi la couleur des flèches et eh bah moi elle est rouge et lui elle est blanche non non elle est noire ouais c'est noir ah c'est noir rouge du coup un... c'est noir qui arrive et rouge c'était noir pour le sens inverse qui est prioritaire et rouge pour ton sens qui n'est pas prioritaire 3 points pour Alex La friche 6 points en tout oh non Augustin, il te faut un 5 sur 5 pour aller en faire Ah ouais, oh 3 ça marche pas Ah ouais, égalité ça marche pas 4 et 1 mars. Ah non, parce que l'égalité ça marche pas parce qu'elle a marqué plus de points. Attends, j'ai eu la Légion d'honneur avant. Bravo Silence total s'il vous plaît. Augustin. C'est facile, j'espère. Pas silence totale, puisqu'il est temps de passer à la question co. La question in Il est temps de passer la question in Oh yeah Il est temps de passer à la question Co. Je te cache les yeux. Ah, vous me faites Augustin <rire> Ouais, vas-y. pas voir ça. Comment appelle-t-on le geste consistant à faire un mouvement rotatif avec un pénis sans céder <rire> de ses mains Waouh L'hélicoptère Waouh Ça dépend. Zizicoptère. Zizicoptère est et accepté oui. également. <rire> Augustin, démonstration et Allez, c'est parti attention, attention, ça décolle. Bah, sans céder de des ses des mains. Aider à aider et l'erreur céder. Ah, ah, Ah oui, tu vas loin, tu aurais pu faire Christian Dior quand même. Augustin, dans quel jeu de société dont le but est de retirer chacune des 41 baguettes sans faire bouger les autres Est-il possible de céder d'une baguette déjà récupérée auparavant Le Mikado. Le Mikado, c'est une bonne réponse. J'ai l'impression que même vraiment un bon, un bon thème, et bien joué. Oh, Augustin, 5, arrêtez, arrêtez, non, pas sûr. Quel aventurier sud-africain s'est sacrifié en donnant son moteur à un coéquipier au début de la 8ème étape du Dakar 2020 Et a déclaré, c'est l'histoire et l'esprit même du Dakar de s'aider et de se soutenir. Wow. Un aventurier sud-africain qui s'est sacrifié en donnant son moteur à un coéquipier au début de la 8 e étape du Qatar 2020. C'est le mec qui fait les trucs sur M6, là. <rire> C'était pas <rire> Un aventurier, sud-africain, sérieux. sud-africain qui s'est sacrifié en donnant son moteur à un coéquipier. Euh, J'en connais qu'un sud-africain qui fait le Dakar, génial de Villiers. Non, c'était vraiment celui sur euh, ouais. M6. Mike Horn Mike Ah putain, putain. Mais non. Quand t'as dit ça, je me suis dit, c'est sûr c'est ça. Oh, vous êtes vraiment des salopards <rire> C'est tout le salopard Bande de salauds, vous avez <rire> dit Stéphane Plaza <rire> T'aurais pu mettre, dire celui-là plutôt qu'un autre. Comment appelle-t-on euh, le style d'escalade qui consiste à progresser sur une paroi sans céder de matériel Le style d'escalade qui consiste à progresser La sur une paroi varap. C'est l'escalade libre. Comme la chute libre qui s'ensuit. <rire> c'est nul comme non. Hein. On n'apprend rien ouais. dans ces émissions. Moi je comprends que c'est ça, je <rire> viens dans le monde. Hein. Ah ouais Eh ben vas-y, putain, cite-moi deux des trois pays qui composaient la triple entente pendant la première guerre mondiale. Bah ouais, il y avait la Prusse. En opposition à la triple alliance. La première guerre mondiale. Ah triple entente, triple alliance ah ouais. Ouais, je confonds déjà. Ah oui. <rire> euh, entente, on va dire cher. que c'est les méchants. <rire> la Prusse. Euh... On sait rien Les Allemands Il y a toujours les Allemands Ouais mais c'est la Prusse On s'en fout Dis les Allemands quand Prusse, même Plus euh, Les russes, russes, russes Et euh, russes. les Autrichiens Et c'était France Royaume-Uni Russie ah, okay. <rire> C'était les gentils J'ai jamais été Bien gentil dans les méchants En plus Non mais, mais, Russie, les, plus Russie. Russes. Bon, mais les Russes On n'aurait jamais dit les gentils Les Russes ils sont ah, gentils Depuis quand ils sont gentils les Russes Jusqu'à quand ils ont été gentils C'est ça Ça fait donc 2 points pour Augustin 4 points en tout 7 pour Terry 6 pour Alex Augustin Tu nous quittes Est-ce que tu as un dernier mot Euh, non. <rire> non, euh, non. Vraiment <coughs> Non, euh, bah pas de regret. On met les compteurs à zéro et on passe à la fin. La fin, c'est des questions qui vont de 0 à 9 et qui ont rapport avec le chiffre qui la concerne. Une bonne réponse, un point. Le premier ou la première, à 3 points, a gagné le paquet de cartes NBA Oups. Wow. Incroyable. Alors qu'Anna a dit qu'Alice Alice gagnerait jamais. Hein. Donc, oui, 1. Je... Ferme bien ta <rire> gueule parce que là, c'est une chance sur deux. Hein. Une bah, je mise quand même sur. Oh, euh, pas sur je... <rire> voilà. bon, En réalité, Moi je crois pas qu'il y ait 50% de chance de gagner. <rire> Une question de numéro a été choisie par Ada, la première éliminée peut valeur double, je vous pose la première moitié de la question si vous tombez dessus, ensuite je vous expliquerai comment ça se passe, mais elle peut vous rapporter éventuellement deux points. Si jamais la finale se joue chacun son tour, vous pouvez récupérer une question à l'adversaire s'il se trompe, mais pour savoir si elle se joue chacun son tour ou à la rapidité, je vais demander à Terry qui a marqué plus de points parmi vous deux, 33 à 23. De choisir entre rapidité et chacun son tour. À la rapidité ouais Oh, rapidité ouais, Bah oui, j'ai compris qu'il fallait qu'on expédie ce truc là parce que. Allez. Vous dites bien votre prénom, vous attendez que je vous donne la parole. Terry, tu choisis en premier un chiffre entre 0 et 9 s'il te plaît. Le 2. Le 2. Vous dites bien votre prénom et vous attendez que je vous donne la parole. Quel dessert est une banane coupée Terry. En... Ah. Oui. Oh. Le banana split. Le banana oui, split, vraiment, oui, bon, ah. Tu l'avais Bah oui. Ah. Une banane coupée en, en deux. deux, en longueur, recouverte de glace de chocolat et de... Chantilly oh oui <rire> Thierry, toujours un chiffre entre 0 et 9, s'il te peux... plaît, tu mènes un 0. 5. 5. Quel monument a pour adresse officielle le 5 avenue Anatole France, dans le 7 e arrondissement de Paris Thierry. Thierry. La Frige. Le... <rire> il n'a fini de son prénom. De... Si, Terry il a dit... Alix, La Frige. J'en sais rien. L'Assemblée nationale. Non. Le 7 Terry, tu es le seul à pouvoir répondre. Quel monument a pour adresse officielle le 5 avenue Anatole France Dans le 7ème Oui. Invalide. Non. Vous pouvez tous les deux répondre maintenant. Terry Oui. L'UNESCO Non. Quel monument a pour adresse le 5 Alix, c'est que toi qui peux répondre. qui peut répondre. Merde, tu l'as Le ah France oui, dans le se quoi Bah, t'as 20 secondes pour répondre, sinon je lui redonne la parole et Ah merde, répondre. donc euh, Alice Lafriche dans le 7ème. Septième... Euh, septième... Pour adresse officielle, le 5 avenue Anatole France dans le 7ème arrondissement de Paris. Le. 5, 4, un monument. 3, 3 2, 1. Le... C'est trop tard. L'arc Terry, Terry. La tour Eiffel avec La tour Anomarique. Eiffel ah Ouais. Quel con. En tournée. plus, j'allais dire le, le chant de Mars et j'étais ah, « mais c'est pour un monument <rire> !» Quand il t'a dit genre « 4 secondes, un monument », je me suis dit « Bah, va dire ça, c'est obligé !» Thierry, 2-0 pour toi, tu es un point de la victoire, un chiffre entre 0 et 9, s'il te plaît. C'est le... humiliant, Thierry, t'aurais pu choisir chacun de Désolé, c'est quoi ton chiffre préféré, préféré C'est 4. Le 4. Comment appelle-t-on un appartement s'étendant sur 4 étages, reliés par un escalier intérieur <rire> C'est une rapidité, hein. Une résidence. <rire> Alix. Alix. L'Élysée. <rire> Putain, c'est passé à la télé il n'y a pas longtemps. Comment on appelle-toi un appartement, je ne te demande pas si c'est passé à la télé, je te demande la réponse. une réponse. Tu as dit ton prénom 3, 2, 1. Il n'y en a que dans une région. Putain, c'est terrible. que dans <rire> une, une région Non, je te jure, dans une <rire> ville. C'est <rire> passé à la télé Non, c'est une vie. que tu pas la peur. C'est pas ça Non. Terry, ah. Terry. Un quadruplex. Un quadruplex <rire> euh... <Quatre> <rire> <tacles>. <rire> Duplex, duplex, pas duplex. Posse ouais. route, Alex, là-dedans. <rire> mais dans quelle région, du coup, il n'y en a que <rire> Des vignous. <rire> oh non, Ça fait un, C'est très humiliant. Deux, très trois, zéro, zéro pour Terry. J'aimerais te rappeler comment t'as fait la maline. il n'y a pas y deux pas minutes, pas. minutes. sur. Elle. Non, mais parce que vous m'avez tous euh, mis au fond du trou, alors, alors que je n'y étais pas hein. encore. Ah bah, eh. Ah oui! C'est si vrai, tu remportes donc le magnifique wow. paquet de cartes NBA et wow. ASMR, wow. Bravo, bravo! <rire> Oups, oops. On, on va faire l'unboxing! L'unboxing! Oui. Alex, en attendant l'unboxing, Il y a un petit mot sur ta défaite? Alex, ouais. la frige! Alex, la frige! C'était frigement expédié! Hmm. T'as voilà. frigé le ridicule, même, Connais-tu Frigide de Bardot? <rire> <rire> vous êtes frigement méchant! Oh! oh. oh. Terrible, bravo pour ta victoire! Merci. Bravo. Merci Thierry. Je suis très fier Écoute, je suis euh, numéro 1 comme Michael Jordan. Est-ce que tu vais faire <rire> l'unboxing un ou pas Bah oui, grave. Allez, vas-y, c'est toi, toi qui fait, toi hein, au micro, euh, merci, fait. Au micro, fais au micro. C'est vrai, j'ai. Devant, euh... devant le micro, devant le micro. Devant le micro. Le micro je suis excité comme un incarné au salon de la moquette. <rire> je vais vous dire à euh, tous les joueurs incroyables qu'il y a dans ce paquet les cartes de Michael Jordan, il y en a Ralph Sampson, Mark Eaton. RC Hopkins, Frank Hornet, eh, eh, John Connack, eh... Hakim, Oulakoudjom en Golden, oh. Kenny Walker, Darl Ellis, Je vais Jerome les côtes. Lane, <rire> Kenny Gattison, Kevin Johnson, Willie Anderson, Mike Schuller qui a une sacrée dégaine de blaireau, Ron <rire> Ronstein également et enfin Spud Webb. Bastien <rire> Bon feeling de ne jamais avoir ouvert <rire> Ce paquet ouais, C'est un paquet c est, c est connu, ça, non de merde C'est oh, euh, énorme C'est qui le doré Il y a Kevin Johnson et il y a Hakim Donc J'espère que vous regardez euh, ouais, ouais, Sur vos téléphones combien ça vaut Parce que c'est a... tout ce que ça vaut C'est 40k Et en même temps, je vous le dis, on est clairement sur une carte des années 90, donc euh, pas frais, frais, frais, frais. le bordel. Mais on peut quand même appeler terrible. pour ça, Bravo avec en haut. Merci. Non, merci à toi. C'est terrible. Merci. Merci. merci beaucoup. On est sur Tipeee si vous voulez faire un don pour choisir le thème d'une question, d'une manche ou de toutes des émissions. Pardon je vous interromps, Kevin Johnson vaut 60 centimes de dollars. Oh waouh wow. <rire> Avant inflation ou après inflation Là, on t'a mis le que je t'ai donné là sur le site sportscardpro ah, oui. bah c'est pas si mal hein. vous pouvez nous retrouver sur potelow de spotify podcast addict podcast république appelle podcast instagram twitter et plein d'autres plateformes comme les plateformes numériques oui. rendez-vous dans deux semaines pour la désémission numéro 243 en attendant gardez la pêche non, Il dans la